C'est comme elle veut Des jolies marguerites Sur le haut de ces Des courbes manuscrites Comme dans les api Quelques fautes d'orthographe Une légère dyslexie Et en guise de paraph Ta petite plante sexy Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de Je N'aime pas les nonnes Et j'en suis tombé amoureux Falaise, où je l'ai prise par les hanches Et que dans l'hypothèse Où je n'aurai pas le tact D'assumer mes sépares, Elle choisira l'impact 30 mètres plus bas Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre je Ne veux pas qu'elle s'assomme Car j'en suis tombé amoureux Amoureux Et grâce au cachet de la poste Une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste la Au matin du dimanche L'endroit était désert Il faudra être patient Des plombs de suicidaires Il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre d'enjeu Je veux battre Newton Car j'en suis tombé amoureux Amoureux Elle surplombait la manche Quand je l'ai reconnu, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant Au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut sur RTL2, alors c'est vrai qu'on en voit beaucoup beaucoup moins de lettres, la tendance est au SMS actuellement et vous pourrez en expédier autant que vous voulez avec le Wiko Fever, le smartphone qui fait plein d'autres choses aussi, et même téléphone. Il se gagne demain matin à 8h30 avec Yann Fontaine et vous pourrez même écouter le son pop -rock grâce à l'application RTL2 en redonnant Texas et Noir Désir avant 10h sur RTL2. Greg, bonne année, la santé, tout ça, tout ça Bonne année Justine Alors, ce réveillon Oh bah j'ai fait léger, tu sais, un foie gras, d'un bûche... Mais là, je prépare la rentrée pour nos auditeurs Ah, moi aussi Tiens, on est de retour lundi avec évidemment le son paproc et la banque RTL2 avec toujours Jusqu'à 10 000 euros à gagner chaque jour On a aussi des infos expresso, des winners du jour, le top 3 de Jonathan O'Donnell... Bref, on a gardé le meilleur pour bien démarrer 2019 Et on ne perd pas les bonnes habitudes avec des invités et des lives chaque semaine Allez, à lundi, dès 6h dans le double expresso RTL2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 éco-participation 2 centimes, kit ma libre recommandé, DAS, 0,75 watts par kilo. 1, 2, 3, Réécoutez et podcastez l'intégralité des pop-rock parties de Laura et RLP sur rtl2.fr et sur l'appli RTL2. Géant 2019 démarre très fort chez Géant, alors à fond les promos Jusqu'au 5 janvier chez Géant, effet bœuf garanti pour vos économies